Le soleil s'est couché ce matin et tous les drapeaux ont baissé les yeux devant ce char d'assaut, nos sanglots Montent, monte là-haut, seul dans son linceul. Orange blanc vert Orange, blanc vert U fut d'oh oh oh oh oh anna bu'ni oh ahadu alaho asamadu Au feu d'or Ufő boignée oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh qui demandait à ce que nous nous inscrivions à nous... l'association de formation politique. Et je disais, que faire Il n'y avait pas un seul inscrit au Parti communiste. Il dit d'abord, si ce beau... de l'ennemi dans la famille des Il s'agit pour nous ici d'une alliance temporelle, non pas permanente. Pendant la dernière guerre, les Européens, les Américains libéraux se sont joints aux communistes russes pour combattre ensemble l'héritérisme. Après la guerre, se sont séparés sont Russes leur régime. Les Américains et les Européens, les deux. Nous allons contracter une alliance tactique. Nous ne serons pas membres du Parti communiste. J'ai des amis d'Astier, de la Vigérie, de Chambrin, Pierre Cotte, membres du Mur devenu aujourd'hui, le parti progressiste français Apparenté au groupe parlementaire communiste Au groupe parlementaire Et non pas au parti communiste Je vais leur demander de nous accepter Comme apparenté à leur groupe Non, nous n'étions pas directement apparentés au groupe communiste Encore moins au Parti communiste, mais uniquement au, part, au Parti progressiste de Dastier de la Vigérie. C'est eux qui nous ont apporté du groupe parlementaire communiste. Mais, de 1945, à la vent veille du congrès historique de, de Bamako, En octobre 46 nous avons travaillé dans une union totale, l'union dans la diversité. Tous les élus comme un seul homme soutenaient les causes que les uns et les autres présentaient au nom de la plus. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu Retarder ce vote en me proposant des décrets. il qui révocable. Mes amis, comme un seul homme, m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non pas un décret. Mais, nous avons travaillé. obtenu dans la première constitution des résultats inespérés. Le président Dimolé, il devrait m'appeler à son gouvernement 56, avec dit ceci, quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires de son mer. Nous avons eu Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Car si nous avions que vous alliez tous siéger à la à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Et nous avons travaillé si bien qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituante, cette constituante a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas de, contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de, de conscience qui nous a fait déjouer tout leur temps Ils se sont réunis en état généraux de la colonisation à Douala avec à leur tête Jean-Rouge, le pire raciste des Français du de Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé une délégation à la suite de leur délibération pour attirer l'attention des parlementaires français. Ils ne vont pas se laisser abuser par une minorité d'élus africains, des bourgeois, qui veulent remplacer les Européens, les Français dans l'exploitation et la surexploitation de leurs propres frères. Leurs arguments ont porté et nous avons vu avec beaucoup de tristesse. Et Rio descend de son siège présidentiel pour prendre la parole et demander le de rejet du titre 6, 8, qui nous avait donné tant d'espoir. Il a conclu... C'est mot que nous n'ouvrons jamais. La France veut pas, ne veut pas devenir la colonie de ces colonies. Monsieur a été salué par un tonnerre d'applaudissements. Le Dieu 8 a été rejeté. Alors nous nous sommes réunis pour tirer la leçon de ce défi. Nous nous sommes dit, avec une apparente raison, ils ont dénoncé à ce que nous étions élu seulement par une minorité d'Africains. Or, ce n'est pas nous qui avions établi le collège électoral. Ce sont les colons qui, voulant avoir un nombre restant facile à influencer, ont trié sur le volet la liste des électeurs au niveau de nos territoires de tourmer. Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain, un grand mouvement populaire qui pourrait sou soutenir notre action au Parlement français, prolonger l'action que nous-mêmes nous venons de, de mener dans la diversité. C'est bien. Nous étions les uns avec les communistes des José Colco et moi, les autres avec l'ASPIO, d'autres avec le MFP, d'autres avec le Parti radical socialiste, dont nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA, le Rassemblement Démocratique Africain. Nous étions tous, unanimes, à inviter toutes les populations de l'ancienne Afrique Équatoriale, Afrique Occidentale, à se retrouver sur la demande exprès de Philippe Aboshisoko à Bamako sur le bord du Niger. Mais nous avons compté sans l'être impénitent de la division, les éternels diviseurs. à pied, à cheval, à bicyclette, qui de quelques, par voie de quelques rares avions ou de bateaux, à Bamako, au jour choisi. Avant veille de notre départ de Paris, on venait m'apprendre. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez. Ayons pitié pour ceux qui ont trahi.